fait en français L'arbre au grand cœur C'est une histoire qui parle d'amitié et d'un amour inconditionnel pour la nature Dans une forêt aux abords de la ville, il y avait un arbre bien grand et bien vert. Il avait de longues branches épaisses. Ses innombrables feuilles vertes éclatantes flottaient au vent avec grâce. Les oiseaux venaient de très loin pour s'asseoir sur ses branches et s'y flottaient leurs chansons. C'était un bel arbre bien heureux. L'arbre avait une complicité très spéciale avec un petit garçon d'une ville voisine. Le petit garçon venait tous les jours jouer avec l'arbre après l'école. Il mangeait des pommes de l'arbre et jouait à cache-cache avec lui. Il discutait pendant des heures. Le petit garçon partageait tout avec l'arbre. Ses idées, ses projets d'avenir, ses pensées et tout ce qu'il se passait à l'école. L'arbre écoutait l'enfant avec attention et riait avec lui. Il comprenait tous deux les rêves de chacun et leur complicité était de plus en plus forte. Il rassemblait les feuilles pour en faire une couronne et faisait semblant d'être le roi. Il grimpait à son tronc et se balançait à ses branches. <rire> L'eau est tellement propre et si étincelante Oui, c'est vrai Tu as de la chance, tu as la meilleure vue L'eau étincelante, le soleil couchant, la petite brise Pas étonnant que tu sois si heureux Je pourrais vivre ici pour toujours L'eau, le soleil et la brise seront toujours présents « Je suis content de pouvoir le partager avec toi. <rire> »« L'arbre, tu es le meilleur, je t'adore. »« Et je t'adore aussi. » Il discutait avec l'arbre pendant des heures. Après avoir joué et bavardé, le petit garçon, fatigué, s'endormait à l'ombre. Le temps passa et le petit garçon grandit et se fit de nouveaux amis. Il finit par être occupé et passait moins de temps avec l'arbre. L'arbre, chéri, chacun des petits moments passés avec le garçon. Ne détestes-tu pas quand le soleil se couche ou quand tu perds tes feuilles en hiver Je deviens triste, oui, mais je sais que le soleil sera de retour le lendemain et les feuilles repousseront au printemps. J'aime bien les attendre, d'ailleurs. Tu as raison, mais le coucher du soleil est aussi tellement beau Tu as de la chance, l'arbre, tu as une vue magnifique Je pourrais vivre ici pour toujours. Pour la chance, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le soleil est toujours là. Je mmh. l'aime le plus quand je le vois avec toi. Tu pourrais vivre ici pour toujours. Je sais que ça te plairait. <rire> Ce n'est pas si facile. Tu n'as pas de responsabilité. Je dois travailler et devenir quelqu'un. Je dois construire mon avenir. Je veux être heureux dans la vie. N'es-tu pas heureux maintenant Bien sûr Mais j'en veux plus. Et petit à petit, le garçon arrêta de rendre visite à l'arbre. L'arbre se retrouva souvent seul à attendre le garçon. Et un jour, le garçon rendit visite à l'arbre. L'arbre fut heureux de le voir. Son cœur battait à chaque pas que le garçon faisait vers lui. Se redressant, l'arbre appela le garçon. Viens, mon ami. Viens grimper sur mon tronc et te balancer à mes branches. Mange mes pommes mais sois heureux. Je suis trop grand pour grimper au tronc et me balancer à tes branches. Regarde le coucher du soleil. Tu as toujours aimé le regarder. Je suis occupé maintenant. Je veux acheter des choses. Je veux voir le monde. Pourquoi tu l'air triste L'arbre, je veux de l'argent. Dans le vrai monde, on a besoin d'argent pour être heureux. L'arbre ne voulait pas voir le jeune garçon triste. « Prends mes pommes, mon garçon, et vends-les sur le marché. Comme ça, tu auras de l'argent. Je suis désolé, je n'ai pas d'argent à te donner. Mais seulement des feuilles et des pommes. »« Vraiment, l'arbre Je peux faire ça ?»« Cela te rendra-t-il heureux ?»« Ah oh, oui Merci, l'arbre Tu es le meilleur !» Alors le garçon grimpa à l'arbre... Il toutes les pommes de l'arbre et les emporta pour les vendre au marché. L'arbre était content d'avoir pu aider le garçon. Mais le garçon ne revint pas pendant un long moment. Et l'arbre devint triste. Les années passèrent. Les oiseaux arrivèrent, sifflèrent leurs chansons et repartirent. Et l'arbre attendit, se tenant droit et haut avec ses longues branches. Au bord de la falaise, il attendait que le garçon revienne. Et un jour, le garçon réapparut. L'arbre se secoua de joie. Bien, mon garçon. Grimpe le long de mon tronc. Balance-toi à mes branches et sois heureux. Je n'ai pas le temps de grimper aux arbres. Je suis trop occupé. Je suis marié maintenant. L'arbre, j'ai une femme et des enfants. Tu as vraiment grandi, dit donc. Mais pourquoi n'as-tu pas l'air heureux C'est pourtant ce que tu voulais. Je suis inquiet, l'arbre. Je serai heureux de pouvoir construire une maison pour ma famille. Je veux qu'il soit au chaud et en sécurité. Je n'ai pas de maison à te donner. La forêt est ma maison. Mais ici, j'ai des branches. Tu peux couper mes branches et bâtir une maison avec. Et tu pourras être heureux. Merci, l'arbre. Le garçon grimpa à l'arbre et coupa toutes les branches pour les emporter. L'arbre fut content d'avoir pu aider le garçon. Mais le garçon ne revint pas pendant un long moment. Et l'arbre redevint triste. Les années passèrent, mais le garçon ne revint pas rendre visite à l'arbre. L'arbre ne pouvait plus parler aux oiseaux. Car ceux-ci n'avaient pas d'autre choix que lui tourner autour et repartir. Il n'y avait plus de branches pour les faire asseoir et chanter leurs chansons. À terre, l'arbre demandait toujours aux oiseaux des nouvelles du garçon. Mais personne ne l'avait vu. L'arbre devint solitaire. L'arbre se tenait là, au bord de la falaise, essayant d'apercevoir au loin le garçon. Il vit la ville changer. L'arbre pouvait voir les pâturages au loin être rasés et remplacés par des routes et des immeubles. Il vit les arbres se faire couper et déraciner, tandis que des tours furent construites sur des terrains verts. Plus de gens arrivèrent encore pour couper la forêt et construire leur maison. La forêt était en train de perdre toute sa verdure. L'arbre fut triste de voir sa maison ainsi détruite. Mais que pouvait-il faire Il n'était qu'un tronc. L'arbre était vraiment très seul maintenant. Pourtant, il continua d'attendre sans relâche le jeune garçon. Et un jour, le garçon rendit visite à l'arbre. Il était maintenant devenu un jeune adulte. L'arbre était si content de revoir le garçon qu'il pouvait à peine parler. Mais le garçon avait l'air très triste. Le garçon s'assit, s'adossa à l'arbre et se mit à pleurer. Cela brisa le cœur de l'arbre de le voir ainsi pleurer. L'arbre n'avait plus de branches pour pouvoir lui tapoter l'épaule. Il n'avait plus de pommes pour le consoler. Il ne pouvait lui donner que son tronc pour le soutenir. Que se passe-t-il, mon garçon Pourquoi es-tu si triste Ma femme m'a quitté, et mes enfants ne se soucient plus de moi. Je ne veux pas vivre dans un endroit où personne ne m'aime. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est partir loin d'ici. Je ne veux plus vivre ici. Tu es toujours en train de courir après le bonheur, mon garçon. Tu devrais plutôt rester ici et laisser le bonheur venir à toi. Il n'y a pas de bonheur ici. Si seulement je pouvais construire un bateau et voguer sur les eaux étincelantes, m'allonger sur le bateau et prendre un bon bain de soleil. Seras-tu alors enfin heureux Oui, je serai en paix et heureux. Eh bien, coupe mon tronc et construis ton bateau. Alors tu pourras partir en mer. Vraiment L'arbre. Merci, tu es le meilleur. Le garçon prit ses outils et coupa le tronc de l'arbre. Il construit un bateau avec. Il eut l'air content et soulagé. L'arbre était content d'aider le garçon. Il le regarda construire le bateau et le regarda partir en mer. Il y avait le soleil, la brise, les eaux étincelantes et le garçon sur son bateau. Pourtant, l'arbre ne se sentit plus du tout chanceux. Il était triste de voir partir le garçon au loin, tout comme le soleil couchant dont il avait parlé autrefois. L'arbre n'était maintenant plus qu'une souche au bord d'une falaise. Les années passèrent et l'arbre devint encore plus solitaire. Il ne pouvait même plus voir les immeubles ni les collines au loin. Il ne pouvait plus se tenir haut pour voir sa propre maison ni les gens. Parce qu'il était devenu un vulgaire bout de bois enfoncé dans le sol. Les oiseaux lui manquaient. Regarder les vers pâturages lui manquaient aussi. Le confort de sa maison lui manquait. Mais plus que tout, le garçon lui manquait. Et un jour, le garçon revint voir l'arbre. La ville n'était plus la même. Il y avait des immeubles construits par la main de l'homme à la place de l'œuvre de Mère Nature. La forêt avait été coupée et les verres pâturages avaient disparu. Le garçon était maintenant un vieil homme. Il lui était difficile de respirer. Il était courbé et marchait avec une canne. Il se demandait s'il arriverait à retrouver l'arbre. La ville est en train de manger la forêt. J'espère que je vais retrouver mon vieil ami. Et il le trouva. Il était exactement là où il l'avait laissé. Mais c'était une souche qui attendait. Tu es revenu. Je t'ai vraiment attendu très longtemps. Oh. Oui, l'arbre. C'est tellement bon de te voir. J'évoquais jusqu'à une nouvelle ville. J'y ai vécu plusieurs années. Ta respiration est lourde. Oui, c'est difficile de bien respirer avec cette pollution. Je suis vraiment désolé, mon garçon. Je n'ai plus rien à t'offrir. Je n'ai plus de pommes. Mes dents seraient trop faibles pour manger des pommes. Je n'ai plus de branches. Tu ne peux plus te balancer. « Je suis trop vieux pour me balancer sur tes branches. »« Mon tronc n'existe plus. Tu ne peux plus y grimper. »« Oh, je suis trop vieux pour grimper. J'ai mal au dos. » L'arbre soupire. « Oh Je suis désolé. J'aurais voulu te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je suis juste une vieille souche. » La forêt est en train de disparaître. Le béton ne peut pas fournir un air propre pour respirer, alors que les arbres, oui. Les immeubles ne peuvent pas fournir ce type de confort non plus. À quel point les hommes peuvent-ils donc être avides Les villes polluent l'air frais. Les gens ne comprennent-ils donc pas l'importance de la nature L'arbre ne répondit rien. Il n'avait rien à dire. Ah oh, Je suis vieux maintenant « Je suis toujours fatigué. Tout ce que je souhaite, c'est de l'air frais à respirer et un endroit pour m'asseoir. » L'arbre se redressa autant que possible. « Ah oui Eh bien, regarde. Une vieille souche c'est tout ce qu'il te faut. Viens, mon garçon. Approche, assieds-toi et repose » Le garçon s'assit sur l'arbre et prit une grande inspiration. Il regarda le soleil se coucher dans les eaux étincelantes. Il sentit la douce brise. « Tu as de la chance, l'arbre. Tu as la meilleure vue. Le soleil, la brise et les eaux étincelantes. » Alors ils parlèrent de la vie et de comment le monde autour d'eux avait changé. Le garçon raconta son histoire à l'arbre et l'arbre se sentit heureux. Morale de l'histoire La relation entre l'homme et la nature est éternelle. Nous devons respecter et préserver notre planète Terre. Rappelle-toi bien, les arbres ont besoin de l'homme et l'homme a besoin des arbres. Préserve les forêts, préserve la nature.